Mon but, c'est d'écrire dans la presse rock. Et j'ai repéré dans les kiosques un journal qui parle de rock tous les mois. Le journal s'appelle Mehmet Tomori. Et puis jour, je vois une chronique de disque charge. Et ça me semble un peu tiède. Et immédiatement, j'envoie une lettre furibarde qui va être reprise dans le courrier des lecteurs avec une réponse du rédacteur en chef, Philippe Coquelin. Alors instantanément, je leur offre mes services. il rit beaucoup. Et puis, vont quand même me rappeler quelques mois plus tard. Et c'est comme ça que je vais faire mon entrée à Memento Mori. Euh, en devenant chroniqueur de concert, puis de disque. Aujourd'hui, eh ben je me dis merci, monsieur Coquelin. Merci d'avoir fait confiance à mon énergie, à ma volonté d'aider le rock. Merci de m'avoir fait travailler à Memento Mori. <rire> voilà Bonsoir à tous, devenu dans base, base. Mes Mentomori Avec de l'écho wow, wow, oui. wow, wow. ouais, On a un bon petit retour comme il faut <rire> Voilà, toujours en direct sur Radio Gamoso, 107.bar La voilà. tradition, Mathieu Claude est arrivé pile à l'heure Voilà, salut tout le monde, on est le 14 octobre Ravi de retrouver l'émission et Cette petite pièce blanche un peu trop blanche à mon goût mais petite pièce euh, tout à fait sympathique euh, quand même euh, qui nous reçoit euh, tous les mois avec euh, beaucoup de Ça plaisir. commence. Non non non, c'est pas le reproche, juste... j'espère cette là. beauté. Ouais, du, ouais. Du gros tag. Moi, moi j'aime les tacs sur les trains. Voilà. Et euh, notre camarade Arnaud Je suis de retour. <rire> Ça nous fait plaisir que la dernière fois ait été en tête-à-tête tête avec Mathieu et bon, c'est quand même plus rigolo quand il y a les trucs japonais inaudibles. Alors c'est pas japonais. C'est parce que le nom du groupe est écrit en japonais Que c'est un groupe japonais Mais on parlera de ça bah, Normalement c'est un indice si Mais on fera, sonne, on fera une analyse un peu, comme, quoi, comme quoi oh, voilà. Il y a combien de groupes euh, qui sonnent euh, anglais euh, en France Et qui finalement sont euh, de Nice ou euh, de Perpignan Ouais peut-être mmh. voilà. Donc voilà. on ne sait pas Du cross finlandais de Toulouse par exemple par exemple Discipt c'est ça ouais. Ouais, ouais cool je bien, me suis pas, pas planté cette fois ouais. Voilà voilà donc euh, deux petites heures d'émissions euh, Culturelles, Noise et, et Rock Comme d'habitude oh Oui, j'ai un peu du rock tout court hein, ce soir donc. Ah, Très bien, bah, parce que je viens d'écouter donc euh, J'écoute toujours la radio avant de venir Pour un petit peu ce qui se passe avant Et on n'était pas dans le thème du tout Moi ouais, je suis arrivé, c'était les fêtes Alpicard Maintenant ouais, les choses vont changer pas si pas super, Moi c'était ouais. pas ça Le pas, changement, c'est maintenant ah, voilà. Merci merci pour les, euh, <rire> les références à les références. la gauche molle <rire> Social traître Du coup, en parlant de traître On va commencer par The Muslims Euh, qui est un groupe américain et qui a sorti un disque là récemment euh, avec un morceau qui s'appelle Fuck this Fuck this fucking fascist. Voilà, c'est pas facile à dire mais on voit le message et ça correspond bien avec notre actualité politique. Si tu besoin des euh, prononciations, n'hésite pas. Ouais, je, je t'appelle <rire> je suis là. <rire> voilà, Fuck this fucking fascist. Voilà, ça marche mieux la dernière la deuxième fois et juste après on s'écoutera Torv, on en parlera après. These fucking fascists, they can kiss our asses. I've been thinking about my situation. I know y'all believe that we're the ones you fucking fucking jump. But I know that it's just you who hate it. You can't blame me, darling. You can't shame me. Fuck these fucking fascists, fuck and fascist fucked Fuckin' fascist, fuck their family and friends If they defend a the fuckin' fascist, they can fuck up to their death Alors que l'IA a été coupé dans sa course à la recherche du guacamole, on écoutait Torv à l'instant. Enfin, c'est Torv, je sais, en fait, c'est un groupe de Besançon, déjà, pour commencer. Euh, Merci avec pour Des anciens de Second Rate, euh, génériques aussi, parce que c'est les mêmes gens. Okay. Enfin, euh, y a ouais, donc on tout. sent un petit peu la patte euh, des groupes précédents, quand même. Oui, oui, oui, tout à fait. Euh, c'est le morceau qui s'appelle Wolves on the, on the donc Du coup, je me dis pour un groupe de Besançon, c'est ça marche bien, en fait, <rire> mettre on the rempart. Et euh, ouais je sais pas en fait si ça se prononce store ou Toru Comme s'ils étaient uh, trop black metal Tu vois avec uh, le V à la place ah du Lui Va savoir, <rire> je sais pas J'ai pas posé la question, j'ai vu ça sortir C'est <rire> probable que non Mais bon, ça me ferait beaucoup plaisir quand même <rire> ça, ça trouve c'est pas C'est volu on ne ouais. le rempart Et on ne le sait pas <rire> Tu t'en sors, sors jamais en fait quoi Faut que du ça, minuscule oui. ou euh, je sais ouais. pas ouais, Attaché voilà que des verts attachés s'il vous plaît <rire> ce on rappelle un truc euh, <rire> chiant en fait voilà <rire> et euh, juste avant' the muslims avec euh, funk euh, is fucking fasciste ouais. on a dû écouter mais c'est ouais, rest un peu euh, le ouais. préparer les bruitaux ouais. ouais. euh, en fait ça me fait beaucoup plaisir de de, de mettre un, un groupe où s'appelle the muslims et qui dit j'emmerde les fascistes c'est cool voilà' c'est bien surtout en ce moment ça fait du bien Allez, c'est bien que tu parles de Tool, Black Metal puisqu'on va enchaîner avec Dark Drone. Dark Drone qui ont sorti un nouvel album euh, cette année. C'est Tool Dark Throne Non, c'est plus du tout euh, Tool mais euh, ça reste Black Metal. Été ouais, si ça la Ouais, ça la Ouais, ils ont pas, pas fait de concert. Genre oui. même c'était les seuls qui étaient Tool, euh, à la base. Ils ont pas fait d'homicide non plus, ce qui est un ouais, deuxième parfait, bon point. voilà. Donc euh, donc voilà, donc ils sortent euh, bah, régulièrement euh, des albums qui sont toujours différents et toujours cool et en même temps on reconnaît toujours la patte d'Arthrone et là on lorgne carrément du côté du Doom avec un petit morceau de 9 minutes qui s'appelle Hate Clock issu de l'album euh, Eternal Hiles sorti cette année chez Peaceville Drone. Oui, c'est vrai que déjà c'est Arnaud, ce connu. la production à peu près pareil. Non, oui, et enfin le son, tu vois, il y toujours cette identité Dark et en même temps, c'est le son est pas le même que sur l'album précédent. Pas du tout. Voilà, tu vois. Mais c'était voilà, donc c'est Dark Drone et c'est très cool. Ah, et... une voiture qui est de se faire cambrioler, on ouais. voilà, ça sonne. Très bien. Ouais. Bah, allez-y un peu avec. Hein. Ouais. Bon non, c'est le peut-être la meilleure son de pas. La il y avait voilà. toujours le camion bon. devant quand tu arrivé ouais. Ouais. <rire> ouais, ouais. je pense que je suis passé un petit un petit créneau dernière ouais. moment <rire> pas ils déchargé, ils ont quand même ouvert le haillon donc ils déchargé tout hey, déchargé du vin je crois que je suis arrivé. Ah ouais. Bon, ils nous un... nous bah, ils nous ont de rien vrai. demandé non, ouais, ouais. Ouais. Tu crois que je mets du guacamole dans mon burrito ou pas ouais, ouais, grave. Okay, ouais. Bah, bon appétit. Ah, bah, merci. Hein Alors on va mettre un peu du trou Power Violence euh, tout de suite maintenant, ça va changer un petit peu euh, du trou Doom. Alors on va commencer par X the et euh, ensuite Brainwasher. En fait, j'ai fait une petite sélection des groupes qui jouaient euh, <coughs> au The Greencore Family Weekend à Copenhague euh, la semaine dernière. Ah, celui on n'a pas été, tu veux dire Voilà, un festival <rire> où on devait aller qui était d'ambiance plutôt cool. Euh, du coup, la programmation euh, était sympa. Donc, je me suis dit, ben voilà, faire un petit hommage à ce petit festoche qui était très loin de chez nous. et Enfin, c'est des groupes que je ne connaissais pas trop, mais qui étaient assez puissants. Et ah donc, coup, euh, le boson d'Oinx, c'est Suisse comme groupe ou pas Quoi d'où <rire> X-Boson Oui. Ah, non, pas du tout. Ah. C'est en, en Suisse qu'ils ont découvert. C'est en Suisse au CERN, je crois. Mais c'est mortel comme groupe. Ça bourre, c'est très très bien. Tout à fait. donc euh... Oslo. Ah. Voilà. Des, tu ah fais des, des blagues de scientifiques euh... C'est ça euh... Ça marche pas là Je, je trouve... des blagues de Terminal S du coup ah, C'est raté <rire> <rire> Bah oui bah, Moi je t'ai fait STI ouais, T'as <rire> trop agréé euh, The Big Man Theory C'est ça Et voilà Ouais <rire> Pas que, pas que. <rire> Bon bah ouais, par contre euh... bon, J'ai coupé pour faire un truc et, Mais et, ça oui, pas marcher Il pas de soucis pas, pas de soucis Donc Xbox One En fait euh, Je connaissais déjà un petit peu ce qu'ils ont fait un split EP il y a déjà quelques années Avec les Lyonnais de Love Euh, donc là c'est le dernier album qui a sorti Qui s'appelle The Until Chronicles Avec le titre Isolation Salvation Donc c'est Power Violence de Norvège Absolument excellent Et juste après when Brainwasher Eux sont de Godborg en Suède Ils font du grind euh, Ça fait deux droit. mois que j'ai fait le truc Un <rire> mois donc je sais plus trop exactement quel type de grind mon on c'est du grind tout court Avec l'album <rire> Vicious Circle sorti aussi cette année Avec le titre Omnicide C'est parti Ouais, c c bien. bien ouais. c'est ouais. ouais, rapide, c'est normal, c'est du gain. toujours hein. un peu dubitatif face à la violence, hein. Philosco. Cool cool ouais, mais c'est évident, on est d'accord. Long début et longue fin à le blanc. Excuse-moi. Ouais, ouais. c'est pas grave, <rire> bon, <nous sommes> pas <rire> on se dit jusqu'au bout, donc là il y 14 secondes de blanc okay, donc voilà, j'ai décidé au d'un moment euh, <rire> C'est des conneries tirées d'internet donc après le buzz ça j'ai pas forcément parfait. Donc à l'instant, c'était Brainwasher qui les bien et juste avant X-Bosson du coup, on va un petit point scientifique hein. Nobel 2013. Ouais, quand même, Dans la taille représente. Donc toujours de la culture et de la culture, n'oublions pas. <rire> Notre credo Mais là vous êtes en train de bouffer les gars, on entend, ça marche, on va toujours prendre la suite, là dites-moi là parce que... Vas-y Mitch. Ah oui c'est moi pardon, <rire> je viens de le dire en plus. Alors on va s'écouter euh, Emile and the Sniffers qui est un groupe australien euh, de punk rock euh, avec euh, du coup euh, tout ce qui peut être... Imp... Ça pourrait être anglais mais euh, tu sens que c'est australien en fait voilà c'est ça sent un peu la rue et tout mais la rue un peu dangereuse avec des animaux potentiellement mortels un peu partout mmh. c'est pas c'est pas la rue sombre de Manchester quoi non J une petite différence quand même voilà. de Melbourne ça change tout ouais, ouais, et juste après on va aller dans la sombritude de la Norvège avec Occultocratie oh, oh, ah ah ça mousse ça mousse ça mousse ah, ça mousse bah voilà c'est refait c'est refait donc euh, voilà. en direct en direct et, et la <rire> décoration des murs a été refaite à Radio Guémoso <rire> grâce à la bière après, la décoration de moi ouais la, la, la franche eh n'achetez ouais. pas la franche on boirait de la Cronenbourg sans déconner ça mouche Hein aucun problème Il n'y aurait ça. aucun problème. <rire> Vive la bière, la bière filtrée. Ouais. <rire> Alors qu'avec la bière de Piggy qu'on a bu juste avant, pour les 20 ans de métallurgie, eh ben du coup, il n'y avait pas de problème. Elle était très bonne d'ailleurs, au Tout passage. Euh, donc, Occultocratie, qui est un groupe norvégien. Tout à fait, Dossla aussi. Hein. Voilà. On aurait pu faire un tour de oh, thématique norvège. Nul, oh. Oui, mais écoute, je ne pas... Enfin, si pas je grave pas goble, mais pas toi. je je termine s'il te plaît <rire> non, en vrai. et euh, qu'est ce que je voulais dire du coup et avec un expatrié byontin dedans danse ça qui est toujours rigolo euh, ouais, qui ont sorti un split Attends je vais regarder mon petit carnet Mathieu Ah oui parce que moi en tout cas si j'adore alors je veux les vrais infos s'il te plaît voilà euh, ils ont fait un split avec Magot art Euh, qui est un groupe euh, de, quelque part et qui euh, voilà ils ont, ils ont fait ils ils ont sorti un split, sorti un split <rire> il y a quelque temps et voilà un petit morceau tiré de de ça. C'était bon, occultocratie à l'instant. Euh Norvège Norvego bientôt comme groupe. Mm -hmm. Pas mal Extrêmement solide. Oui. Moi ouais, je disais déjà vu une forte concert c'était mortel. mortel. Ah bah, je viens de croire. Ah, oh, je, je connaissais pas bah, grosse claque quoi. La lourdeur du truc. Euh... Tiens un peu son crade ouais. euh, mais c'est vraiment du sludge euh, parfait quoi. Ah j'aurais Oui, c'est c'est c'est j'aurais mis un peu ça dans le dark punk aussi quand. Oui, aussi. je suis d'accord. Ça son ça reste un peu du punk rock mais plus plus dark, tu vois. Et plus lent aussi. Ouais, ouais, mais ça peut être du mid tempo ou du tier tempo peut-être. c'est pas les War rockers non plus quoi. Non. Non mais tu vois, c'est c'est un mischment, je veux dire Dopdrone, ça va pareil quoi. Non, oui, non, c'est comme ils ont leur truc à dire nous. Oui. Ah c'est un style à part hein. Ils ont leurs pattes voilà, euh... Nos blagues ne font rire que nous oui, euh... C'était pas très drôle non plus en soi hein. Oui mais quand même Ils pourrait faire un effort On lui donne à manger Alors elle pourrait rire Avoir nos blagues <rire> Putain de merde <rire> Enfin bravo C'est belle la liberté d'expression Bon euh, puisque c'est comme ça Je vais faire l'agenda conseil Agenda conseil Du passé Qu'est-ce qu'il se passe là Jeudi 23 septembre Je pas moi j'ai dit ça dans le doute <rire> <tu vois. rire> Jeudi 23 septembre Donc dans le passé euh, à Besançon Au concert euh, de Civilian Thrower Grotesquerie Et Proudon Voilà Donc euh, c'était bien Mmh. C'était même très très bien C'était le leur premier concert à Proudhon C'était le premier concert de Proudhon Ah oui t'es allé t'as du coup Oui voilà oui, bon, bah, Et donc je vais passer Vous trois émissions <rire> bah, Oui bah oui, j'avais vu l'affiche Mais Proudhon oui on avait déjà passé ça Et, euh, et puis c'était cool Ouais non premier concert de Proudhon Et c'était cool parce qu'ils ont ramené Toute une bande de petits jeunes Qui connaissaient pas trop la scène Graincore euh, Et, euh, et qui ont découvert du coup euh, et donc ça faisait un, un gros renouvellement de public euh, au PDZ parce qu'on n'a pas fait trop l'habitude non plus mais, euh, mais ouais un petit coup de fraîcheur comme ça euh, dans la scène donc Proudhon ils ont premier concert donc euh, premier concert ça se voyait que c'était le premier concert mais ils ont bien assuré et puis c'est très très bien ce qu'ils jouent et ils ont joué avec Grotesquerie Tu vois, tu vois est, Ça c'est pas du mils à fond. C'est euh... pas du mine, c'est du gore. Ah, on revient, c'est du gore pur, dégueulasse. Du gore dégueulasse. <rire> ils, ça, viennent, ça. ils viennent de Suisse. <rire> et euh oh, tu et veux donc, pas On euh... pas qu'on a eu une feminine club qui a avant 10 minutes <rire> Non mais ça joue, en live, c'est mortel, ça joue très très bien. En, en à écouter comme ça, on est vraiment le côté gore ressort beaucoup. Bon voilà. On va écouter Net Netflix and Kill. Tu vois issu du split avec Vominoir, Languissement dans la Gravéolence. Voilà, c'est des Suisses. Bon. Et, euh, et on va écouter Sibylian Strower, Strower euh, All-Star Band Grind. J'allais dire exactement <rire> la même chose. Avec euh, notre ami pipe au chant, Hugo de Ordure qui à la batterie et Thomas de Morbidscom et de plein de trucs noise qui joue à la guitare. Voilà, donc à eux trois, ils font un groupe de grinds euh, plutôt cool, ça joue très bien ça joue très vite et puis euh, les j'ai pas trouvé les paroles j'ai je vais l'engueuler mais euh, ça a l'air assez euh, second degré débilos euh, quand même dans, dans l'esprit en tout cas ils ont l'air de bien aimer envoyer des gens en l'air avec des catapultes vu que le morceau s'appelle Human Projectile voilà on écoute ça c'est mon premier travail ouais. j'ai eu un gros problème avec mon, mon supérieur ouais. et je l'ai malheureusement tué Oh bah bien, ah mais tu es, c'était bien Ah ouais. très bien. Si vient c'est vraiment mortel. Il y a un avis sur les deux groupes qu'on vient de passer éventuellement Non. Trois. Non. <rire> non, pas d'avis ou non, c'est non les groupes. Tu as senti pas une différence entre l'un et l'autre quand même Un petit peu, Ah, oui. c'est bien. Donc là, c'est l'occasion du coup de demander si euh, l'ensemble de l'émission doit être de cette euh, de ce style de cet acabit On a déjà on a déjà parlé le mois dernier, hein, on s'est demandé du coup si on voulait ex exclusivement des musiques Exclusivement Ukraine. du grain. Non, ouais. même moi, je j'ai pas mis exclusivement du grain. Ouais. ouais avoir mais, mais N'hésitez un... pas, tu... pas à appeler hein. Il en voilà. faut toujours un petit peu <rire> Il y a une petite touche quand même Soupir de soulagement <rire> <rire> euh, bah, Après avoir écouté du grain de corps J'ai aimé du grain de corps ah. Et du crust Parce que voilà, c'est cool euh, Donc c'est <rire> trois autres groupes Que que que je souhaite passer par rapport au festival À Copenhague ah. Comme ça ce sera clos On va commencer par Jarnband est Qui est un groupe le... de Malmö Que plaît-il c'est encore tu fais encore un agent d'un concert du passé là. Exactement. Voilà, c'est J'ai pas dit la thématique, date. Thématique thématique. <rire> euh Jane Burn donc c'est du hardcore uh, hardcore un peu un peu grindcore avec l'album Gore Grindo on ça, gore ça, ça. fell et le titre N Parade Have Force Pullman. Donc là c'est c'est suédois, c'est pas évident à prononcer. Ensuite on a Nervegas qui est plus du, du 10 bit de Copenhague avec l'album euh, il, il a pas de titre, c'est un EP sorti euh, le, cette année et le titre Gonna Away et Decorticate pareil euh, de Copenhague Hardcore Violence avec le titre Tararé. Donc euh, Jarnborg Nervegas Decorticate. Yep, yep donc là on sort tout droit de Copenhague avec Decorticate et Nervegas, et juste avant Janborg de Malmö. C'était très bien. Très bien, un très bien. plus de school là l'an dernier là. Ouais, ah, euh, nerveux, ça, ça le taf, ah ouais, nerveux ouais. Tu sens quand il joue tout ça avec des bandeau Janborg là ou pas <rire> Assez ah, sportive. <rire> <rire> tout à fait, <rire> très drôle. Ah, S'il vous plaît. Merci. <rire> Merci. <rire> oui, bah putain. <rire> Tu quand tu fais des efforts, non Je sais que le sport, c'est pas une passion, mais quand même. Euh, du coup, j'ai dit qu'on allait mettre Zyloth Rip, qui est un groupe de 10 bits. C'est du punk hardcore qui tire un peu vers le 10 bits. Bon, c'est ouais, avec un mec de Peak Destroyer quand même. Donc euh, voilà, il y a quand même une, une ça base. Ça dire. Oui, mais ça fait une base quand même. voilà <rire> et aussi un mec de Batterie. Non, non, le batterie de, le groupe de Hardcore. Et euh, voilà, c'est un peu pour toi que je l'ai mis quand même. J'ai vu passer ça, je me suis dit que ça te ferait plaisir. Bah je verrai bien, je jugerai par moi-même, mais dirais c'est de la Non, c'est un cadeau, tu dis que ça te plaît. Non. Et euh, juste c'est à... quand on allait ouvert le cadeau, quoi d'exactement <rire> Bah, euh, oui, oui. Et euh, juste après on va s'écouter loser euh, qui est un groupe qui pose spécialement un cadeau pour toi, tu t'en rendras compte bien assez vite mais moi je trouve ça quand même pas trop mal ça fait un peu fou Fighters euh, sur les bords mais sans le batteur de Nirvana du coup euh... Alors, faut attention par contre l'intro est un peu dé c'était pas les fuf fighters c'était euh, c'était loser oh, loser aussi bien que les fuf fighters ce qui veut dire <rire> pas très bien dans ton langage à toi mais euh, ouais. non c'est quand même pas trop mal je trouve euh, voilà c'est quand même accrocheur ouais wow. On dira que ça nous laisse dubitatif mais Même s'il euh, y a des bons passages euh, Oui mais après, il si pas tu veux, me... y a un moment Pour qu'on évite d'avoir à apprendre à La technique de faire une émission de radio Tout seul, il faut qu'on passe quelques morceaux Comme ça pour qu'on garde un petit peu Notre atout vrai, vrai, euh, aux cheveux vrai, roux vrai, <rire> et juste... Il n'y a pas de soucis Mitch Tu es libre de passer ce que tu non, souhaites mais... Non mais c'est du, pla... <rire> du placement de produit euh, Et euh, juste avant C'était euh, trip Non, si, oui, c'est ça Zillot, RIP C'était mmh. bien aussi Un peu une carcour avec une petite dose de 10 bits quand même Pour le plaisir quoi ouais. Très bien ah, Ça oui. t'a fait plaisir comme cadeau très, très bien, très bien Oui, c'est très cool très bien. Bon, bon bien, ben, après, j'aurais voulu un, un packaging peut-être un peu plus complet <rire> Tu vois Tu vois un peu L'emballage L'emballage avait quelque chose Mais la finalité est un peu... Mais c'est pas grave C'est pas grave, c'est pour mon anniversaire Donc c'est pas grave C'est pas Noël non plus, finalement, ça va C'est ça ça a cadeau comme ça quoi. Oui, ça a raison mais il faut en fait faire des raisons. Ah c'est précisément du couple. Exactement, c'est ça. On entendait parler de son raison d'ailleurs Il est presque 21h. Tu as presque l'heure d'un concert, on a juste le temps d'écouter deux morceaux de Destola 80. Ils ont sorti oh oui, là, Tu peux en mettre 3 <rire> Non 2 Ils deux se foutent deux. ma gueule avec Justine Mais j'ai l'impression qu'on en passe à une émission sur deux 2 Donc euh, ouais mais ils ont sorti un nouveau truc là Des sols du ah, week-end Un, un bien. petit oui, si, C'est pas ça. vraiment ouais, je, je sais pas si c'est un album ou un EP Parce qu'il est pas très long Ça s'appelle The Future is yours Et c'est mortel Et euh, vous allez le découvrir en écoutant Defiant Et juste après Not Just One Voilà Ça bourre il faut d'abord faire le fric et quand tu as le pognon tu as le pouvoir et quand tu as le pouvoir tu as toutes les bonnes femmes c'était le nouveau Delstall ATK qui est toujours dans leur style bien bourrin. D'accord, je vais meubler pendant encore 4 secondes demander quatre à Lya si elle est prête à intervenir avec nous. Oui Il est 21h, c'est l'heure de l'agenda conseil. Agenda conseil. Ah, Voilà, putain, c'est quand même vachement mieux, non <rire> En faire un pour de vrai qui ressemblera ouais, peut-être à un vrai cool, agent d'un ouais. Ça fait ouais. combien de temps Non, mais là, il... ça va prendre il plus, de... Ça, il ça prend de plus de 25 Il y a beaucoup de 25 le jours. même jour, mais il y a des ouais, trucs. Ouais, mais quand même. Vas-y. Euh, donc, on commence avec le 23 octobre à Nancy, aux 3 petits points il y a Jackie Beach et Dire Dire Jackie Beach je connais pas mais Dire Dire c'est cool c'est du post-punk français du Nord c'est vachement sympa et même soir si il y a plein de soirs à Nancy toujours ça c'est à Nancy oui aux trois petits points et même soir à Nancy il y a également Regarde les Hommes tombés à l'autre canal avec une première partie mais je sais pas qui c'est Sangman Cher chiant mes couilles ah voilà c'est ça voilà Donc ouais euh, jamais euh, ouais. allez-y à 21h30 voilà. <rire> euh, non je sais pas tout le monde aime bien avec Chair mais c'est chiant comme la mort en live c'est chiant il y a zéro idée c'est tellement le euh, que j'ai pas écouté voilà, mais j'avais bon souvenir est... ou... mais oui on est dedans on balance des trucs là As -y, As -y. Grand... Ouais, oui, on balance sur les groupes Putain, c'est déjà pas ouais. mal <rire> Ça fait de l'actu quand même, ah, euh... même le 23 là euh, bah C'est dans la semaine du 23 Avec le Rock Your Brain Fest Qui ah, fait oui. enfin son grand retour à Celesta Avec Zone 51 Avec euh, plein de groupes, hein. il y a Steven Seagulls euh, Il y a regard les Hommes Tombés eggmancher encore évidemment ouais, ouais. Euh, Le Fofora qu'on n'a jamais vu UK Subs, The Rum Jack, Princess Leia Qui euh, sera sûrement chiant euh, The Moorings euh, qui a du violon Donc bon, c'est très relatif euh, Char 69, Celeste euh, C'était un bon groupe, mais qui s'est sacrifié. Los Dicilentes del Sucio Motel, euh, Zero, qui fait un concert, euh, ciné-concert, mais c'est sur Cloverfield, qui est un film pas terrible ah oui. de mémoire. Alors ouais, du coup... Non, euh, Tu crois bon après euh, si la musique est bien. Euh, si quand la musique, quand est, la pas musique est bonne. On peut regarder l'écran tu vois. Ouais mais je sais pas c'est <rire> l'idée bonne quand même. Hein. Ouais, ouais moi je suis pour l'essai. Ah, ouais je serai pas quand même. Alors, mais ouais. c'est bizarre que ça soit là-dessus. Je... c'est très en plus c'est très récent comme enfin c'est récent c'est Oui puis en général les ciné concerts ils font ça sur des films muets oui. comme ça ils peuvent jouer en en là il euh, y a des paroles quand même dans le film je crois. Oui oui pour oui, des cris peut-être. Ah voilà des cris et puis ouais. des, des textes mal écrits tout ça. Écoute voilà ça leur fait plaisir pourquoi pas. Des prises de caméra à 45 degrés. C'est ça. Euh il y a Uncle Bard and the Dirty Bastard Restless Fit The Bobby Lise Sick Boys Punkytube Tunes qui est un nouveau groupe de Celesta avec euh, l'ancien président de Zone 51 le président actuel de Zone 51 oui, c'est euh, l'os presidentes ouais, un, et puis encore deux autres mecs de Zone 51 dedans euh, donc, euh, voilà, pas des présidents du non mais euh, voilà, c'est quand c'est le groupe c'est les bras droits tu Zone sais 51 que, <rire> le groupe voilà c'est ça s'ils si jouent en fait euh, c'est là quoi ils ont des passes droits un peu dans <rire> tous les et euh, le dernier groupe c'est Akard avec un K ça fait mieux. Euh, Alors ouais, tout ça c'est du mercredi 20 au dimanche 24 octobre à Celesta euh, dans la Grande Alsace. Cool. Le 23 toujours si toujours. jamais vous voulez rester dans les Vosges et ne, ne pas aller ni à Nancy ni dans les Alsaces ni en Alsace, vous pouvez aller à Saint-Dié à l'entracte 2 qui reprend les concerts. Il y aura Hellgate, c'est du post black metal lorrain que je connais pas. Alors un groupe, le logo c'est 2i Donc ii euh, ou ii Et attention le genre c'est du Witch Wave voilà Donc peut-être des Surprenant. incantations planantes Enfin je sais pas Et enfin Torment du Death Metal Et je crois qu'ils sont Laura également Voilà tout ça c'est à l'Antracte 2 le 23 encore mmh, Semaine d'après ouais, Ça fait déjà 3 minutes On a toujours pas fini c'est incroyable C'est le retour des trucs qui se passent Donc il y a one burning match qui fait son retour dans les Vosges hein, qui était qui avait joué juste avant euh, le, la giga pandémie sa mère et qui reviennent là à l'usine du moulin à Bruyère donc le samedi 30 octobre avec Potence euh, Punk Rock de Besançon qu'on connaît bien qu'on apprécie et dans Et je crois qu'il y a The Darkness aussi en plus. Ah, ah, oui, le, oui, si je oui, dis oui, pas de conneries à oui, oui, trois groupes. Ce, ce n'est pas précisé mais euh, voilà, c'est ce qu'on m'a dit. Ouais, Toujours ouais. du monde Voilà. Et Potence joue le lendemain à Besançon. Pas Potence Pas Potence Et, et, le Darknest, et, One, et One, One Burning Match, Match ouais, Il voilà. doit se faire le week ça, tout, quoi, Il y aura peut-être Hello Darkness aussi Et puis Ce serait l'idée Voilà, voilà. Euh, Une fois de plus euh, bah, Du coup Tu veux on commence à en parler On va commencer à en parler Avec le Tape, Fest, euh, Tape or Die Fest Aux Tanneries à Dijon Avec euh, bah, un peu Tous les groupes français Voilà pour faire ah, ça oui là pour le coup c'est ouais. beaucoup de groupes euh, francophones et puis plus ou moins du secteur quand même du Grand Est c'est pas, voilà. pas, pas extrêmement loin il faut être les concerts reprennent mais les groupes étrangers ne, ne viennent pas encore il oui, euh, y a énormément de tournées décalées dans les ouais. gros groupes qui font des, des vraies grosses tournées euh, ouais, trucs un peu conséquents ça décale dans tous les sens ça re reporte à 2022 ouais. et tout normal c'est encore pas mal de la merde oui Euh, d'ailleurs Massine là qui, qui reporte tous ces dates parce que le il y a un des mecs qui est hospitalisé du Covid là ah. euh, donc euh, c'est bien la merde aussi ça. Euh, voilà donc euh, bah, en gros il y a bon euh, au tape ordaifest or il y a tout le monde sauf le chien hein, pour faire simple ça ira plus vite <rire> et puis après ça nous amène à fin novembre et on aura le temps d'en reparler à la prochaine émission. Ouais, c'était trop bien comme un genre la conséquence C'est pas mal hein. Ça vous a plu Ouais oui, oui, ouais. Oui, oui, bien, oui, oui, fin novembre, il y a sûrement un concert aussi Crista On va venir. Euh, avec Hoy Boys qu'on va passer à l'instant oh oh. Tout bientôt donc oh. euh donc, voilà, on en reparlera à ce moment-là. Et bah du coup, tu veux nous en parler de Hoy Boys Voilà, parlons-en donc, c'est un nouveau groupe, un nouveau duo ou euh, ou ils sont quatre, je sais pas exactement. J'ai que son deux en tout cas euh, sur pochette et ouais, en ça peut à, à, à, à se montrer en tout cas. Après ouais, ce qui est de en... se montrer plutôt. Ce qui est très important c'est qui est qu bad dedans et voilà. ça il pourrait être un ou 15 c'est pas grave <rire> du moment que lui est dedans c'est cool musicalement ce serait forcément très cool euh, donc les boys de groupe de mes euh, qui qui navigue dans pas mal de styles différents entre la cold cold wave la oi qui n'est pas vraiment de la oi à euh, côté très nihiliste euh, très sombre donc euh, qui colle bien avec l'image l'image de mes il y a sûrement du pari violence euh, au fond de tout ça là parce que je sais qu'ils sont fans euh, dans le secteur euh, donc ils ont sorti un album euh, Là, il y a peu par plein de sortie par plein de label euh, plutôt sympa Euh, l'album euh, voilà il est très cool là je l'écoute régulièrement ça fait un peu le buzz j'ai l'impression euh, je crois qu'il est quasiment soldé je crois qu'il est plus ou moins sold out euh, alors qu'il vient de sortir hein, donc euh, ah, oui, autant, autant très, dire que c'est très classe très gros effet d'annonce ouais, euh, ouais. un truc qui sort globalement de nulle part quand même bah ouais voilà, il sort hein, il sort un disque qui le coule donc c'est très très bien donc normalement l'effet euh, rue sur moizel euh, si euh, s'il y a pas d'erreur le 26 novembre on en reparlera puis on fera une petite annonce à la radio donc euh, j'ai choisi de de passer le titre sur la place, donc c'est le titre qu'ils ont mis sur internet hein, le, le clip qui est plutôt classe donc pour un folia, le titre là il faut l'arrêter à 3,55 minutes et puis au pire si ça pas arrêté on se rendra compte qu'il faut l'arrêter voilà Et juste après on va se mettre Ostafka euh, qui est un groupe euh, de, de Bretagne euh, Bretagne profonde euh, Qui vient de sortir une discographie Avec notre plein de labels, notamment Déviance euh, euh, Par chez nous euh, Petite discographie CD Donc Ostafka euh, sont plus dans le post-punk New Wave euh, voilà, Qui s'est fait Je beaucoup à bon l'époque Mais sens. qui est vraiment très très cool Mais du coup euh, ils ont arrêté Ouais c'est plus ou moins arrêté c'est une discographie posthume Ouais, ça arrêté, mais pas arrêté, Il joue un petit peu mais c'est vraiment léger quoi. Je crois que c'est vraiment deux trois trucs de temps en temps. Donc ça va être le titre Run, c'est donc la discographie mais c'est sorti à la base sur un, sur le dernier EP Conclusion qui est vraiment ultra cool. Donc euh, voilà, ça ça l'on a, a pas mal de trucs, euh, on peut trouver les saxophone de Moncheese, The Cure euh, ou Malaise euh, plus récemment quoi. Euh, voix féminine absolument est absolument géniale. Musicalement, c'est cool. Donc allez. On s'écoute ça. excellent j'adore Ostavska ouais, c'est super bien. ouais, ouais, ouais, ouais. ouais après euh, là pour la discographie pour le coup il y a quand même pas mal de choses différentes hein, parce que du coup il y a, il y a quand même euh, le dernier enfin les deux derniers EP le dernier LP il y a la démo donc on sent l'évolution quand même euh, de la technique musicale qui est pas forcément évidente hein. là euh, là c'est du lourd quoi hein. le son de basse batterie tout ça il est, ah oui, est, il est produire, méga hein. méga méga cool quoi donc les autres voilà la démo tu sens là voilà Sans qu'ils n'étaient pas, pas là Oui mais c'est bien Oui mais c'est bien ah Oui mais carrément, carrément Et ça, du coup ils commencent par pas. la démo dans l'ordre ou euh Bah bien entendu c'est évident D'accord <rire> Parce que je veux dire Nous sur la discographie et de Doom On a amélioré la démo à la fin quoi. Bah oui, bah eux oui aussi. aussi. Ah, non, c'est blague. <rire> On ouais, a pas mis de second degré quand même. Je sais pas si c'est pas vendeur ouais. quand même, la démo en premier. T'sais. Bah oui, si, parce, du coup ça s'améliore. <rire> ouais, mais bon. C'est stylé si à la fin en fait, tu l'écoutes jamais. Facile, si, <rire> ça dure trois ans. Total le gars de son, c'était là, ah, ça va pas. <rire> ah, mais, euh, après je veux dire, tu mets la démo au premier, dès que tu mets le CD, il faut que tu fasses 1 2 trois, 4 5 6 7 avant de pouvoir regarder écouter un morceau cool. C'est vrai. rien est acheté euh Achetez-le. Même la dévo, oui. Achetez-le, achetez-le. Très, très, très bon disque. Malheureusement, je n'ai jamais vu ce groupe. Mais très cool. Bah, bah. Tu les as pas vu à Rambert Non, j'étais pas là. Ah. Ouais, le Déviens Fest, effectivement. Ah euh... Oui, c'était cool en plus. Ah J'avais ouais. passé un très bon moment. Ben oui, sûrement. Voilà, et juste avant, Hoy Boys, euh, qui est aussi euh, très cool. Et on ouais, espère voir bien, euh, bien. bientôt euh, dans les... Euh, dans le secteur ouais secteur non mais ce qui est quand même drôle c'est que bat attendu 15 ans pour faire un groupe où il y a oeil de don quoi ça, <rire> ça me surprend énormément en fait avec leurcul là ça me paraissait pourtant de logique mais et sans faire de, de skinerie quoi ouais ouais c'est ça <rire> allez allez C'est moi Il est pas concentré ce garçon Oui je suis prêt parce que j'ai un petit cahier où j'ai noté des informations dedans Ça fait pas tout le cahier C'est vrai On l'a déjà vu Mais ça donne quand même un style Et ça c'est bien Du coup on va The Wild ouais Le style avec la bière qui a dégoulé dessus c'est pas terrible par exemple On va s'écouter The Wild Arts Qui est un groupe anglais Qui a démarré en 89 Je savais pas que c'était aussi vieux Et en fait c'est une des plus grosses influences des Flying Donuts Mimi des Flying m'a toujours dit Ouais les Wild Arts à fond, trop cool J'ai jamais écouté, du coup je me suis mis un petit peu Et c'est vrai que c'est cool Et puis c'est vrai que tu comprends en fait que Plein de choses des Flying Donuts quand tu écoutes les Wild Arts ça... Après et Du coup on va s'écouter un morceau qui est un morceau plutôt vieux Qui s'appelle Stormy in the North Et euh... Stormy in the North, carmine the South Ah bah ouais, quand south. les chips masquent le nom du morceau C'est vrai, c'est quand même terrible Allez <rire> j'ai été trahi vrai. par des chips c'est quand même vraiment pas cool et juste après on va s'écouter Sad Park qui est un groupe de punk indie punk comme ils aiment bien dire euh, voilà c'est pas trop mal je sens que c'est jeune comme groupe mais bon quand même ça reste assez sympa il y trucs un peu cool dedans. on jugera nous mêmes même bon, ouais, tu vas pas aimer mais c'est pas grave c'est <rire> instant c'était ça le parc voilà du groupe pungardy comme ça c'est pas mal par le petit morceau un peu un petit passage un peu chiant au milieu là mais sinon je trouve qu'il y a beaucoup de bonnes idées dedans dont le xylophone moi j'aime bien le xylophone dans le rock et juste avant ces Waldarts voilà bah c'est le rock aussi et on sent vraiment que les fake notes sont beaucoup beaucoup beaucoup écouté ça ça fait du plaisir Bah très bien, très bien. On va arrêter un petit peu, mettre le rock en pause pour, euh, <rire> pour écouter du rap. Arrêtez de casser les couilles avec sa ouais, musique, là Avec du gros hip-hop Et euh, alors, euh, bon, on est quand même du côté sombre du hip-hop, donc euh, ne croyez pas que ça va être agréable à entendre. pour pas du tout ouais. Non, on va écouter The Buttress, qui est une, une rappeuse une underground qui vient du New Jersey et que j'ai découvert dans un que j'ai en fait elle a un petit rôle dans un film d'horreur qui est absolument dégueulasse du coup. J'ai découvert l'existence de cette rappeuse comme ça, j'ai écouté, j'ai fait hey, c'est mortel." Écoutons euh, Funereal à la radio, issu de l'album Behind Every Great Man de The Buttress Et juste après on va enchaîner, on reste dans le rap, on écoute back x watch ou backwa je sais pas comment comment on dit euh, c'est un groupe de Montréal une rapppeeuse transgenre qui fait une musique encore ultra sombre assez proche de l'horreur corps, ce genre du rap qui est vachement influencé par les films d'horreur. Et euh, avec des textes assez bizarroïdes qui mélangent références religieuses, sorcellerie et conditions d'une femme transgenre dans la société de nos jours. Voilà, donc euh, ouais, non, ça va être bizarre. Le morceau s'appelle Whale of the Banshee et on va écouter ça juste après The Buttress. <rires> et voilà à l'instant c'était backwash fit surgeon hey surgery head avec le morceau whale of the banshee issu de l'album alors j'étais en train de noter ça issu de l'album uh, I Lie Here Buried With My Rings and My Dresses. Cool, ouais. pas mal bon, l'ambiance. C'est ouais, bien, c'est ouais, ouais. ouais, un baltitre il a coupé tac comme ça net, on s'y attendait pas. Ouais, ouais, mais ah. il y a d'autres morceaux qui sont plus longs et puis c'est tout, tout dans le style là. Est-ce que je disais à Mitch, c'est rigolo sur un de ses albums précédents, elle a samplé un, un petit bout d'un morceau de Black Sabbath où tu juste la voix de Ozzy qui crie et c'est samplé en boucle comme ça et elle commence à rapper <rire> là-dessus et c'est assez mortel. Mais tu reconnu ou tu le savais Ah ouais, ben ah, je le savais mais euh, je savais pas quel morceau ça allait être, et en l'écoutant d'un coup, je fais oh, c'est ah, ça." C'est vraiment le tout début du tout premier morceau de l'album de Black Sabbath euh, Le premier Donc en fait tu, si tu as un peu écouté tu reconnais euh, direct euh. Ok cool cool Bon on arrive sur la dernière demi-heure Ça va être la dernière ligne droite comme on dirait dans le, le milieu sportif hein. Fameux, ben, ouais, ouais. Fameux, la, la fameuse la fameuse ligne <rire> euh, Alors moi j'ai passé deux titres euh, d'un label que j'ai découvert il y a peu Qui s'appelle Satan euh, L Bike Punks Euh, ouais, <rire> avec un nom comme ça dire, Ça peut donner Qui <rire> envie d'écouter Oui ouais, c'est un label de jazz Avec <rire> des back-métaleux Avec des fixies quoi <rire> Non c'est un label euh, Plus féministe euh, Riot punk euh, Donc Et puis c'est Satan Avec euh, des fixies la, la, la bouffe euh, ah, C'est euh, le, le 7 jeu ans, de en fait. mou ah, Jus de mou Sur mon végan Faites sûr <rire> Aixa, des extrémistes, Aixa, Aixa, Aixa. Des extrémistes. <rire> euh, donc c'est la label et orga concert qui navigue entre l'Espagne et Toulouse d'après ce que j'ai compris euh, donc là, voilà, ils ont des concerts j'ai vu un petit peu en battant un peu les concerts qu'il y à gauche à droite en France euh, donc j'ai sorti deux, euh, deux groupes là, de leur label euh, donc on va commencer par Radical Keaton euh, qui sont de Toulouse euh, c'est un groupe plutôt cool Toulouse Ouais, un groupe de cuir cuir punk plutôt sympa avec le, le titre I don't wanna euh, avec l'album c'est Silence is Violence, euh, c'est une cassette sortie il y a quelques années, je crois enfin je exactement. Et juste après on va se mettre Viborv qui est du post-hardcore d'Espagne avec le titre Flore des Mays. Yep Donc à l'instant C'était Viborv C'était assez court comme ouais. morceau Je m'entendais un truc un bien, peu plus long bien. Mais très bien euh, ouais. hmm. Donc c'était assez hardcore bien. Au début hmm. finalement euh, Ouais, ouais il y a un petit ouais. peu de, de violence derrière, bien, un, un peu long ouais. On peut les mettre Follow Fiffra Ouais bah pas la voix quoi. La voix est quand même Non dans, pas la voix euh, Mais dans l'ambiance Un peu trop Trowers aussi Enfin tous les trucs un peu Un peu hardcore Bah écoute pas mal J'ai écouté J'ai dit ouais bah écoute c'est bien Ça marche bien juste avant Radical Keaton Qui est aussi très très cool Donc écoutez l'album Parce que pour le coup Il y a plein de Enfin le, le style me plaît beaucoup Alors euh, des petites notes euh, Par rapport à l'agenda concert Qu'on s'était trempé Petite date de, de du, tout à l'heure Du fact-checking voilà, ah, C'est ouais, comme, comme ça qu'on dit Il y a notre euh, équipe de fact-checkers Qui nous a envoyé des messages Exactement euh, On les salue ouais, d'ailleurs ouais, Salut, on salut, on salut, salut on Etienne <rire> Donc du coup le concert À l'usine du Moulin à Brouillère Qui se joue le 30 attend on peut oh dire toi parce que ça va faire trop d'un coup alors ouais, ah, voilà, on l'a enfin, voilà, dit la data à démerdez vous en fait il euh, n'y a pas il euh, n'y a pas potence c'est que one burning match et hello darkness et Voilà, ce qui s'appelle perdre au change <rire> oh non, ça salaud. Attends je termine, avait... je termine. Euh, Juste pour euh, L'agenda hors euh, Concert donc, ah. Demain euh, demain soir donc Vendredi à, au cinéma Lefranc Saint-Remirmont Il y a le film Reportage sur euh, la salle de concert Narcisse du Val d'Ajol Donc ça à 20h30 dans le cadre je crois de films euh s'en vogue en gros euh, cinématographique. Ouais, je crois. Une oui, un rencontre avec les artistes japonais ou là c'est peut-être plus ça moi peut-être plus vois. au courant que moi de ce genre de choses. Ouais. Et le lendemain, ah. donc le samedi, il y a le film Paris Stalingrad qui est un film qui traite de des migrants à Paris. Euh donc c'est film enfin la session est organisée par Asile 88 et la Ligue des droits de l'homme avec un débat derrière sur le traitement des jeunes migrants à Paris, euh, en France en général. Donc le petit week-end est sympa, niveau cinéma, euh, à Remiermont. Mmh. c'est pas toujours le cas, mais là, c'est bien. Voilà, c'était pour le petit euh, la petite note. Euh... Très cool, très très cool. Euh, du coup, euh, bah on va écouter des trucs, euh, j'allais dire plus joyeux, mais pas du tout. Euh, on va s'écouter End, euh, qui est un groupe euh, qui dit « Fini la tendresse ». Voilà, ça bourre plein, plein, plein et re -plein, avec le titre « covette Note » et euh, juste après on va écouter un petit morceau de nostalgie on s'écouter Sickewai qui en un... <rire> voilà. à l'époque hey, hey, mais... du skateboard et tout ça wow. euh... C'est ouais, vous c'est rappelle quand j'étais tout minot quand je devais avoir je sais pas 15 20 ballets à peine, ouais, c'était au lycée. Et que du coup tout le monde euh, voilà, le skate c'était à la mode, euh, Avril Lavigne et tout le merdier et du coup il y avait avant euh Jackass, il y avait SKY qui existait en fait où il y avait déjà Bam Margera qui faisait un groupe. Ah, là-dedans. Et ils jouent et ils jouent toujours d'ailleurs ça a tourné euh, je me demande ça a pas fait le L il y a 2 ans enfin, ça. Moi je, moi je me rappelle d'un t-shirt SKY où ils avaient tu le logo SKY et ils avaient marqué FU devant et au euh, OU derrière du coup ça faisait fuck you wow incroyable <rire> ah, c'était des rebelles hein. et donc ouais voilà à l'époque ils faisaient des vidéos c'était déjà un peu des conneries à la jacasse mais il y avait encore beaucoup de skates et euh, au fur et à mesure en fait de la thune ils ont arrêté de faire du skates et puis ils ont fait que des conneries et, voilà, on s'écoute le morceau flash into Gear qui voilà, ça s'afflure bon la nostalgie on aime bien et on dédicace ça au petit cham hein. le fameux qui va peut-être <rire> faire un holly dans sa vie on ne sait pas du dans ce salon. fade-out de la ouais, fin des années euh 90 ouais ça, ça fait plaisir en même temps ça pique un feu tu vois il y a, il y a un misé de euh, ouais. mais à par le petit passage genre il y a un petit passage un peu dégueulasse au milieu mais il y a quand même il y a un bon petit côté tube quand même oh, ouais, ouais, oui, dans oui mais oui <rire> Voilà, à l'époque où il s'amusait juste à sauter dans des buissons avec des caddies et des conneries comme ouais, ça ouais, c'est comme ça que tout a commencé c'est ça, c'est exactement ça et ça tourne, je... mais je me demande ça fait pas ouais, une tournée ça, cette année-là ça trouve le cul que existe encore mais... incroyable ouais. euh, petit point, agenda concert, euh, autre rectificatif euh, qu'on nous signale euh, hors antenne euh, nos, nos braves auditeurs euh, le 20 novembre il y a également euh, un concert à la MCL avec euh, Baleine et ce fameux groupe composé de tout de deux i qui se prononce du coup two eyes. Voilà. Je de moi vous l'avez vous l'avez. Voilà, donc ça joue avec les M. yeux. Oh, incroyable. Ça. Voilà, voilà. Donc euh ouais, que là on regarde un petit peu la programmation de bah, la MCL, euh, après des la, la description armés. tu vois, ça c'est pas ouais, ouais. Donc, suivez, pourquoi ouais, pas. Ouais, vois, vois, ouais, pourquoi voilà, c'est forcément escal ce plus euh, emboutant mais Voilà, euh, non, ça pas. ouais, ça a l'air en bouton. Ça a l'air ça un peu quand même comme euh, pas du tout ce que je vais passer euh, tout à l'heure parce que on va retourner dans les trucs euh, ultra brosses comme on dit euh, par chez nous on va ça on dit. Non, penses, tout, on dit comme ça on va écouter les excellents euh, humming of death euh qui joue donc du power violence euh, ultra ultra rapide parmi les plus rapides de tous les groupes de power violence tu vois et euh, qui sortent un truc bizarre je sais pas si c'est un EP ou un truc mais il y a un morceau tu vois donc ça dure euh, 1 minute 43 ou alors ou alors ils ont juste tétidé un morceau il y aura plus de morceaux mais il y a pas de tu sais sur Bandcamp il y a juste un morceau à écouter il y a rien en grisé donc c'est mystérieux donc ça dure 1 minute 43 donc c'est un peu frustrant qu'il y ait que ça mais en même temps c'est une minute 43 qui déchire ça s'appelle Running Chart de Emingbeard of Death et juste après on va enchaîner avec Trauma Band un, un duo anglais qui sort un peu de nulle part ils sont formés euh, l'année dernière en 2020 et euh, puis c'est un gars une nana qui veulent jouer euh, euh, des trucs violents et noisy. Donc et ils le font plutôt très bien. Donc j'ai écouté ça, je trouve ça très cool, très bon. Donc le morceau s'appelle Total Fermentation et ce sera issu de l'album The Violence of Spring de Trauma Band qu'on écoute après Hummingbird of Thess. Certaines espèces comptent sur leur délicatesse et leur habileté pour se nourrir et déjouer la concurrence. bande et ça allait très très vite oh, ouais, c'est bien c'est longtemps quand même ça va pas ouais, une minute hein, 27 c'est euh, correct hein, après s'il n'y avait que effectivement bon, tu restes un peu sur ta faim ah oui non alors il y a eu deux me of death ouais c'était un peu oui, oui. Voilà. Non, mais je sais pas tu disais pas qu'il y avait que le titre là là moi j'en aurais bien aimé ouais, quand, quand même, quand plus, même, tu quand vois. même quand bon il y a les albums d'avant qui mmh. est déchiré mais... et toi il a du coup tu es satisfaite de la longueur de ce morceau ça va en prendre c'était plus ou moins tu peux c'était car... trop long pas commentaire Hein <rire> ça va trop vite bah, euh, euh, euh, euh, désolé mais c'est vrai qu'on a du mal de mettre bien. des trucs lents hein. Mais, enfin, oh, oh, lent. on met des trucs ouais, lents mais, mais, mais des trucs ouais. euh, dans la la hey, Dark ça reste pas musicalement hein. particulier quand rapide. même Ben Ben Tamori ouais, c'est ça c'est <rire> super ouais. je vous encourage vivement <rire> merci merci ouais. alors on va mettre deux petits titres de Punk Hardcore euh, plutôt rapide aussi on va commencer par Monde de Merde qu'on a je pense déjà passé je suis pas sûr je pense ça dit quelque chose ouais c'est un groupe d'Orléans avec notre le gratteux de chanteur de burning heads mm, oui c'est si si, aussi oui, que si. voilà c'était sorti sur opposite records machin et plein d'autres labels plutôt sympa euh, donc il est elle vient de sortir un nouvel album qui s'appelle the mess avec le titre no means no c'est vraiment très très cool et juste après on va se mettre hook euh, j'ai découvert ça euh, c'est un petit échange euh, petite cassette du label crepezoïde de, de paris Euh, donc Hook, eux sont de Lille, rien à voir avec Paris Ils euh, font du punk hardcore Pareil, ultra rapide Avec deux Jimmy, deux titres, ça va vite Dead in my moss et You are faking Donc on y va Le l'emporte sur la qualité avant tout Non mais oui, le delay sur la voix c'est très important Ça me fait beaucoup ah de plaisir ah J'étais ah très déçu, c'était quand on avait joué à Brest Avec, euh, c'était Bakounine si je me souviens bien Il y avait le sondier qui avait mis Un petit delay sur la voix de Du chanteur de Bakounine, je trouvais ça mortel Il a dit, ah oh non enlève le delay, c'est pas cool Et putain C'était tellement, tellement mieux. cette réflexion, là, mieux C'était tellement mieux Avec le delay J'étais déçu Putain c'était trop bien euh, Il <rire> ouais, faut pas Que ce soit systématique Mais de temps en temps là ah, euh, C'est bien placé Ça sonne tellement effet, bien ouais, voilà. ouais. Donc à l'instant C'était Hook Avec deux petits titres euh, Bien rapides hein, Bien cool 100 à l'heure Comme on dirait Et juste avant Monde de merde euh, Qui va très très vite aussi Donc je sais pas, après il reste 2 minutes Je sais pas si ça vaut le coup de mettre quelque chose bon moi du... Si, euh, wow. si t'as un morceau de 9 minutes J'ai un morceau de me... 2 minutes en fait Non mais je pense qu'on va, va être ouais. juste... <rire> bien Vu que le générique fait 1 minute 30 être... <rire> Vraiment ça va être pas mal ouais. J'en ai le temps au moins de dire tout au tout revoir correctement le Mais t'as raison, je te le mettrai La prochaine fois en plus long Allez parce... <rire> <rire> J'ai tout gagné putain <rire> Non, bah, euh, du coup on se retrouve le, le 11, novembre. 11 novembre jour de l'armistice voilà. pour une soirée spéciale doublement spéciale voilà euh, va être spéciale guerre déjà c'est eux qui ont décidé moi j'ai rien fait mais bon, non. Bah ouais, mais ça colle, si, colle. <rire> spéciale contre pour la, la punk, guerre pour le punk, le métal il ouais. y, y a plein, ça, plein de chansons nous on a, on ça a ça plein de choses qui vont venir ouais, et euh, ça serait une spéciale bloquettes aussi Ouh. ok Blockheads. Bah <rire> si, et même qu'on pourra passer des chansons okay, de Blockheads contre la guerre. Voilà, oh non, parce que du coup le Blockheads de groupe de Greencore de Nancy sort un nouvel album qui sort le 15 novembre et du coup on va se faire un petit interview téléphonique avec Raphaël le guitariste. Puis on va passer des petits morceaux du nouvel être, album. Ouais, ouais. petite interview, machin, ça va être sympa tout ça. C'est super. Ils ont ouais. sorti un morceau sur New Noise en premier en avant-première qui est très très cool ah, et du coup je trouve ça très très prometteur. Ouais, ah. et puis la pochette est trop belle, C'est ah, très très, très cool, beau, c'est ça cool. et ça change J'ai la tête de mort et tout je, je suis très confiant On vous fait des bisous Et on vous laisse avec un générique de 1 minute 30 Assez long et pénible Bonne soirée à tous soirée. à bientôt